I don't know. 5,6,5 6 5. Merci. On peut 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. 5-6. Allo, allo, allo Les éditions Papa Disco, est-ce que vous me recevez? Oh yes Les éditions Papa Disco, est-ce que vous me recevez? Yes, yes Merci Résolution, résolution. Ah. Oh, oh mamie, laisse tomber cet amour. Oh mamie, laisse tomber cet amour. Je t'avais menti, je suis bien marié. Tu es bien marié. Ouais, tu es bien marié, mais pourtant tu me dis que tu n'es pas marié. C'est pas gentil. C'est pas gentil. En tout cas. Quand on s'est rencontrés, je t'avais menti. Je t'avais menti. Pour l'amour que j'avais pour toi, je t'avais menti. que j'avais pour toi, je t'avais menti. je suis bien mariée. je ne dors jamais à la maison, rien que pour toi, rien que pour toi, ah bon, ah oui, ma femme à la maison est toujours fâchée, toujours fâchée. De rester toujours fidèle. Moi je ne sors plus, voilà Lucie. Si ma femme nous surprend, y ce sera la bagarre Si ton mari. Femme est victime de mes mensonges, ton mari est victime de tes mensonges je n'en peux plus. Ça l'est trop, ça l'est trop. Mais je ne peux plus mentir. Toujours je dis que je ne suis pas ma marié, mais pourtant ma femme a la réponse. Écoute, moi j'ai compris. Je te dis la vérité que je suis marié. pour moi un ça serait bien. Hein. Ah ouais, si tu es content, tu n'es pas content, je suis marié. Et alors, tu pour les célibataires, C'est un chien un oh, joli garçon. Vous que vous êtes jolis. <rire> ah oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. fidèle le à nos époux Ça sera bien en tout cas Yes, yes Moi je ne sors plus, voilà Lucie Si ma femme nous surprend, c'est zéro honteux Si ton mari nous supprend, c'est la l'adultère Je n'en veux plus Moi j'aime pas la... Si c'est ré-honte, si ton mari nous y prend, c'est la que je n'avais plus. l'ambiance des étoiles, l'ambiance des étoiles Mamie disque, oh yes Je suis marié à ah, Dieu mari à la maison J'ai mon mari à la maison J'ai mon, mon foyer ma je suis marié. Elifon mari à la maison. Reste fidèle, chemon foyer, oh foyer, je suis marié. Oh je mari à la maison. mari à la maison, J'ai mon foyer, oh chemon foyer, je suis marié. Oh je mari à la maison. A chamacy, ha. to nie jest po prostu tyle. To jest akompaniatura międzynarodowa. Oj, chop, Vous êtes des amis de travail à partir de 5 heures. Hey, mais mais qu'est-ce que vous cherchez music Niech mnie kocha, niech mnie